Unité 1, leçon 3, séquence 4. L'entreprise f l o r i a l Bonjour, je cherche Madame Dominique Adrien. Excusez-moi, je ne comprends pas. Vous cherchez Madame Adrien. Madame Dominique Adrien. je ne connais pas. Vous écrivez comment, Adrien Avec un A ou avec un H、mmh. Regardez. Ah Je comprends. Ce n'est pas Madame Dominique Adrien, c'est Monsieur Adrien Dominique. <rire> Excusez-moi. Ce n'est pas grave. Excusez-moi, vous êtes Lina Wang. Je suis la nouvelle stagiaire du service marketing. Monsieur Dominique, c'est le bureau 42. Par là. Merci.